Financièrement parlant, M. Grandet tenait du tigre et du boa. Il savait se coucher, se blottir, envisager longtemps sa proie, sauter dessus, puis il ouvrait la gueule de sa bourse, y engloutissait une charge d'écus et se couchait tranquillement comme le serpent qui digère. Impassible, froid, méthodique. Personne ne le voyait passer sans éprouver un sentiment d'admiration mélangé de respect et de terreur. Chacun dans son mur n'avait-il pas senti le déchirement poli de ses griffes d'acier. À celui-ci, Maître Cruchot avait procuré l'argent nécessaire à l'achat d'un domaine, mais à onze pour cent. À celui-là, M. Desgrassins avait escompté des traites, mais avec un effroyable prélèvement d'intérêt. Il s'écoulait peu de jours sans que le nom de M. Grandet fût prononcé soit au marché, soit pendant les soirées et dans les conversations de la ville. Pour quelques personnes, la fortune du vieux vigneron était l'objet d'un orgueil patriotique. Aussi, plus d'un négociant, plus d'un aubergiste disait-il aux étrangers avec un certain contentement Monsieur, nous avons ici deux ou trois maisons millionnaires. Mais quant à Monsieur Grandet, il ne connaît pas lui-même sa fortune. En 1816, les plus habiles calculateurs de Saumur estimaient les biens territoriaux du bonhomme à près de 4 millions. Mais, comme terme moyen, il avait dû tirer par an, depuis 1793 jusqu'en 1817, cent mille francs de ses propriétés. Il était présumable qu'il possédait en argent une somme presque égale à celle de ses biens-fonds. Aussi, lorsqu'après une partie de Boston ou quelques entretiens sur les vignes, on venait à parler de M. Grandet, les gens capables disaient-ils, « Le père Grandet, « Le père Grandet doit avoir cinq à six millions. »« Vous êtes plus habile que je ne le suis. »« Je n'ai jamais pu savoir le total, » répondait M. Cruchot ou M. Grassins s'ils entendaient le propos. Quelques Parisiens parlaient-ils de Rothschild ou de M. Laffitte. Les gens de saumur demandaient s'ils étaient aussi riches que M. Grandet. Si le Parisien leur jetait en souriant une dédaigneuse affirmation, Il se regardait en hochant la tête d'un air d'incrédulité. Une si grande fortune couvrait d'un manteau d'or toutes les actions de cet homme. Si d'abord quelques particularités de sa vie donnèrent prise au ridicule et à la moquerie, la moquerie et le ridicule s'étaient usés. En ses moindres actes, M. Grandet avait pour lui l'autorité de la chose jugée. Sa parole, son vêtement, ses gestes, Le clignement de ses yeux faisait loi dans le pays où chacun, après l'avoir étudié, comme un naturaliste étudie les effets de l'instinct chez les animaux, avait pu reconnaître la profonde et muette sagesse de ses plus légers mouvements. « L'hiver sera rude, disait-on. Le père Grandet a mis ses gants fourrés. Il faut vendanger. Le père Grandet prend beaucoup de mérins. Il y aura du vin cette année. » Monsieur Grandet n'achetait jamais ni viande ni pain. Ses fermiers lui apportaient par semaine une provision suffisante de chapons, de poulet, d'œufs, de beurre et de blé de rente. Il possédait un moulin dont le locataire devait, en du bail venir chercher une certaine quantité de grains et lui en rapporter le son et la farine. La grande Nanon, son unique servante, quoiqu'elle ne fût plus jeune, boulangeait elle-même tous les samedis le pain de la maison. M. Grandet s'était arrangé avec les maraîchers, ses locataires, pour qu'ils le fournissent de légumes. Quant aux fruits, il en récoltait une telle quantité qu'il en faisait vendre une grande partie au marché. Son bois de chauffage était coupé dans ses haies, ou pris dans les vieilles truisses à moitié pourries qu'il enlevait au bord de ses champs, et ses fermiers le lui charroyaient en ville, tout débité, le rangeaient par complaisance dans son bûcher, et recevaient ses remerciements. Ses seules dépenses connues étaient le pain béni, la toilette de sa femme, celle de sa fille, et le paiement de leurs chaises à l'église. La lumière, les gages de la grande nanon, l'étamage de ses casseroles, l'acquittement des impositions, les réparations de ses bâtiments et les frais de ses exploitations. Il avait six cents arpents de bois récemment achetés qu'il faisait surveiller par le garde d'un voisin, auquel il promettait une indemnité. Depuis cette acquisition seulement, Il mangeait du gibier. Les manières de cet homme étaient fort simples. Il parlait peu. Généralement, il exprimait ses idées par de petites phrases sentencieuses et dites d'une voix douce. Depuis la Révolution, époque à laquelle il attira les regards, le bonhomme bégayait d'une manière fatigante aussitôt qu'il avait à discourir longuement ou à soutenir une discussion. Ce bredouillement, l'incohérence de ses paroles, le flux de mots où il noyait sa pensée, son manque apparent de logique attribué à un défaut d'éducation était affecté et seront suffisamment expliqués par quelques événements de cette histoire. D'ailleurs, quatre phrases exactes, autant que des formules algébriques, lui servaient habituellement à embrasser, à résoudre toutes les difficultés de la vie et du commerce. « Je ne sais pas, je ne puis pas, je ne veux pas, nous verrons cela. »